Mais Je vous assure J'ai a r p cherchais o u u l'univers r Je c un refuge Car je n'avais pas la paix De marabout en féticheur De religion en o r d r e mystique Mais je n'ai rien trouvé Puis un merveilleux jour J'ai rencontré Jésus-Christ Il a changé ma vie En lui j'ai trouvé l'amour Depuis que je l'ai connu Je peux affirmer Qu'il lui n'y personne a comme J'ai marché, marché, je n'ai trouvé personne J'ai tourné en rond oh toujours personne J'ai fouillé, fouillé, fouillé, fouillé, fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui J'ai marché, marché, marché Personne, personne J'ai tourné en rond personne, personne J'ai fouillé, fouillé, fouillé, fouillé, fouillé Il n'y a vraiment personne comme lui i m Relax. s u r la terre dans le ciel il n'y a vraiment personne comme lui j'ai marché marché marché marché je tournais en rond je n'ai trouvé personne j'ai fouillé fouillé il n'y a vraiment personne comme lui j'ai marché marché marché